Unité 2. Leçon 3. Exercice 1. Transformer avec « est-ce que ». écoutez pour vérifier. A. Vous travaillez à l'université Est-ce que vous travaillez à l'université B. Vous habitez à Montréal Est-ce que vous habitez à Montréal C. Vous parlez français ou anglais. Est-ce que vous parlez français ou anglais D. Vous comprenez les deux langues Est-ce que vous comprenez les deux langues E. Vous aimez la ville Est-ce que vous aimez la ville